Les yeux de nuit, les rêves inachevés. Notre villa, du lierre dans l'escalier, du soleil dans le grenier, protégé par la poussière des verrières de chasse aux assises, des griffes sur le reflet de l e m p s d u i t Notre villa, des rêves inachevés dans le grenier, du lierre dans l'escalier. Protégé par la poussière des verrières, Le soleil, entre les griffes du chat qui dort, le reflet est en r i r o u i l l é Des queues de comètes, dans tes cheveux, Des anneaux de Saturne à chaque doigt, Des larmes qui sont comme a u t e m p s de nova. l'oeil Dans le grenier, les chats dans l'escalier sous assis, leurs griffes entre lesquelles il faut passer. En haut, mon grenier, mon sourire mouillé, ta lèvre qui se soulève lentement d'alignement sur la p r u n e l l e de tes dents.、Ah. Toi et moi, toi et moi assis là, dans l'herbe du palier, attends Dieu tu sait quoi, à fumer les larmes du parc. toi et moi, assis là, même <rire> de paris, q au p a l i e r à t t e n d q e Dieu sait quoi, à fumer la fleur qui fait des fleurs au cerveau. Tes nuages dans l'escalier, un visage dans le grenier, les c h a r s qui ne n o laisseront jamais passer. Les chats qui ne nous laisseront jamais passer. Les chats qui ne nous laisseront jamais passer. Les c u l d e c o m è t e s mouillés e dans tes cheveux. Les larmes qui sont comme a u t e m p s de nova. Entre les lames d u p a r q u e t les anneaux de Saturne qui roulent de ton doigt. Mais tu ne peux plus le retirer, les anneaux, je veux dire, le doigt, je, je veux dire, toi. La p l a t i n e e l l d i s que n u s a o m m e c h é s Les disques, le chats qui hurlent de rire dans l'escalier. Ou toi Notre villa. Des novales interrupteurs. Des nuages dans le compteur d'électricité. Ton visage b o û l é dans la poussière des verrières. d e u chats dans l'entrée. entre les bouteilles de lait notre villa d e s nuages dans l'électricité ton visage reflété dans le voyant du compteur de chats de chats qui tiennent entre leurs griffes le lait de l'entrée faudrait y aller le lait tu s sais, y a i y t il ya du lait à l'entrée Thank、yeah. you. バーナイアンスクラッチュウブルフレジデル。 par le miroir que ce serait le dernier rappelé depuis qu'elle Le bas de son dos, si beau, fond de son dos un v i s a g e reflété par le miroir terne, de son s o u f f e de t e r n i r a p l e de picadé. どうやら。